Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone d'écoute. Bienvenue dans Mosaïque, votre émission préférée. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous allons parler du rôle et de la responsabilité de la jeunesse estudiantine dans la gestion des tensions dans les pays de la région des Grands Lacs face à la complexité du contexte actuel. Contexte des conflits armés en République démocratique du Congo. Quels engagements pour les jeunes étudiants à devenir les acteurs positifs de changement Divers messages de haine sont propagés par les jeunes à cause du conflit qui ne cesse de s'amplifier dans la région. D'autres messages circulent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces messages Quelles sont les causes Quelles sont les conséquences Et comment son comportement De la jeunesse peut amplifier le conflit. Quel devrait être le comportement de la jeunesse dans ce genre de conflit Doivent-ils jouer un rôle positif ou négatif Pourquoi certains attisent les conflits pendant que d'autres jouent un rôle positif dans la gestion des tensions au niveau régional Pour tenter de décortiquer cette thématique, Nous avons trois invités au plateau. Nous sommes avec Esther Karkumutima. i Vous avez suivi à l'université les matières liées à l'intégration régionale. Vous êtes aussi ambassadeur de l'EAC pour la jeunesse au Burundi. Bienvenue dans Mosaïque. Merci à vous. Nous sommes également avec Léonard Daichimiye. Vous êtes éducateur, directeur du lycée communal e Rugajo en commune Mugina de la province de Chibitoke. Bienvenue dans Mosaïque. Merci pour votre invitation. Le troisième invité, il s'agit d a c h è r e n y o n i t i g u y e expert en leadership et résolution pacifique des conflits. Bienvenue, vous aussi, dans Mosaïque. Merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakidimana. À la prise des images, nous sommes avec Innocent a b i v o n i m a n a Alain Désiré, b o u k i e n e z a à la réalisation et à l'animation. Vous retrouvez Evariste Ndikobanyanga. Bienvenue à cette émission de la Radio i s s a n g a n i r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 Attise les tensions et les conflits dans la région des Grands Lacs d'un côté. De l'autre côté, une autre partie de la jeunesse joue un rôle positif et intervient comme acteur de changement dans la région. On les écoute. selon moi, je pense que des fois oui, parce que déjà la jeunesse, elle constitue une grande partie de, de la population des pays du Grand Lac et ainsi,、euh, ils, ils sont actifs sur les réseaux sociaux par exemple. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux et ils diffusent des messages dont ils ne ont même pas pu trier. Ils n'ont pas ce sens de trier les nouvelles, de voir les sources, de savoir,、euh, si on doit, on doit croire ceci ou,、euh, d'autres informations. Ils ne trient pas et,、euh, diffusent beaucoup de Fake news. Des fois, la jeunesse qui est beaucoup plus active sur les réseaux sociaux、euh, montre une mauvaise influence.、Mm -hmm. Et aussi, la jeunesse est facilement manipulable. Donc,、euh, s'il y a quelqu'un qui vient et qui p r o m e t mon et merveille,、euh, c'est facile d'être manipulé en tant que jeune. Si on, par exemple, il y a un taux de chômage qui est élevé,、mm -hmm. s'il y a quelqu'un qui vient et te propose un travail ou si tu ne vois pas un revenu, on te dit par exemple d'aller manifester que tu auras un peu d'argent. Quotidiennement. Donc, on a cette tendance d'aller manifester parce qu'au moins tu auras quelque chose à gagner. Donc, si les jeunes commencent à créer des emplois,、euh Ils, ils aident les autres à ne pas rester dans ce chômage et ainsi se consacrer dans des choses qui ne leur apportent pas de l'aide.、Mm -hmm. Voilà. Comme ça, vous considérez qu'ils qu sont dans, dans cette position qui ne leur permettent pas, donc qui,、euh, qui les l i m i t e d'aller dans ce rôle négatif. Oui, oui,、hein? exactement. Parce que s'ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de, de diffuser des fake news.、Mm -hmm. S'ils si sont dans des échanges, par exemple, moi je ne pourrais pas dire、euh, moi-même, je suis entrepreneur et je. Je Me dis que moi-même étant entrepreneur, je me retrouve、euh, étant, à, en ayant beaucoup de choses à faire. Que de, si quelqu'un venait à me dire d'aller manifester que je vais avoir de l'argent, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai déjà、euh, cet argent que je veux sans toutefois que、euh, j'aille manifester. Je me dis que déjà là, à, en ayant aussi des débats comme、euh, celle qu'on avait e u avec、euh, Benevolencia,、euh, cela nous aide à avoir des points de vue divergents des personnes, les Congolais eux-mêmes, les Rwandais et nous les Burundais. Et du coup, Du coup, tu, tu, tu vois que tu ne peux plus suivre n'importe quoi sans toutefois te demander, sans toutefois te questionner. Il ne faut pas prendre des nouvelles comme ça, comme tu l'entends. La jeunesse peut a c q u i s e r la haine dans un contexte de conflit. Par exemple, la plupart des jeunes sont des chômeurs. Ils n'ont pas d'activités à faire. Donc, ils passent tout le temps sur les réseaux sociaux. propagent les messages, les informations, d e s rumeurs. Si les jeunes propagent des rumeurs, est-ce que cela peut être une manière d'activer la haine Bien sûr.、Si. パーセンスフォーラープロパガンス。例えば、この時の conflit、例えば、この時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の t の e の時の時の時 m 時の時の時の時 u 時の時の時の時の時 u 時の時の時の時の時の時テ時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時 s 時の時 u 時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時の時 Mais、ce n'est pas le cas. Après ce、euh, Vox Pop de la jeunesse,、euh, la balle est dans le camp de nos invités d'aujourd'hui. Je commence par、euh, Mademoiselle Esther Karkomotima. i Vous êtes ambassadeur pour la jeunesse au niveau de l'EAC, côté du Burundi. Comment est, est l'état de, de la jeunesse en cette période de conflit? Euh, on entend d'ici là un air décédé, un conflit, un conflit qui risque d'être généralisé au niveau de, de, de la région des Grellacs. a、euh, Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui la jeunesse Merci beaucoup.、Euh, je dirais que la jeunesse, elle est perturbée maintenant.、Mm -hmm. Parce qu'on ne connaît pas vraiment la nature du problème. Ce n'est pas même la jeunesse. Il y a même de, des. La génération qui est un peu grande, plus connue, qui est aussi perturbée par les situations qui se passent, par les conflits qui se passent dans la région des Grands Lacs. De un, de jour en jour, on voit des messages de haine entre les deux pays, qui est la, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. On ne sait pas réellement ce qui se passe, mais pourtant, on prend des actions. Des actions comme des messages de haine, comme euh, euh, des manifestations. Alors, les, les manifestations s'empirent de jour en jour、euh, à cause de, du chômage, à cause du taux d'inflation qui ne cesse d'augmenter. Et、euh, par là, les jeunes pensent qu'ils contribuent à un changement quelconque. Vous voyez Quand、euh, les manifestations se passent, ils disent、euh, si nous arrivons réellement à, à faire changer cela et ceci par des manifestations, Il y a peut-être un espoir qu'un qu jour les choses puissent changer. Mais malheureusement, ces jeunes même s'attaquent à des institutions internationales qui ne peuvent même pas être renversées par des manifestations.、Mm -hmm. ce qui ne, Ça ne change rien en fait. Je sens que la, la grande majorité de, de la jeunesse est utilisée comme instrument, instrument pour arriver à des fins、euh, de politiciens、mm -hmm. qu'ils qu ne connaissent pas, que la jeunesse ne connaît même pas. Alors,、euh, la solution serait vraiment de, de se questionner quelle est la nature du problème, pourquoi il y a ce conflit, pour ne pas retourner dans le cycle vicieux. On l'a vu en 1972, on l'a vu en 1993. Alors, c'est la même chose qui se répète, c'est un, un cycle vicieux qui ne cesse de se répéter. Alors,、euh, pour diminuer ça, il faut d'abord se questionner quelle est la nature du problème. Merci.、Mmh. Oui, il faut trouver la nature du problème.、Euh, je suis au studio avec、euh, a c HR e n i o n i d z i Guillet. Vous êtes expert en leadership,、euh, résolution pacifique des conflits. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui à la jeunesse de la région des Grands Lacs La région des Grands Lacs, c'est une région qui, qui a connu beaucoup de, de soubresauts, beaucoup de secousses、mmh. au niveau de la sécurité et de la paix. Donc, c'est une région qui est blessée. Euh, et c'est une région où c'est très facile qu'il y ait、euh, résurgence de, de, de, de violence. Donc, si les jeunes voient les choses se passer, c'est très important de ne pas sauter dessus et de、mm -hmm. commencer à, à accepter toute explication qui tombe. Il、euh, y a toujours quelqu'un qui a planifié ça, qui, a, qui est derrière ça et qui ne se montre jamais, qui n'avoue jamais qu'il est l'auteur de ce qui se passe. Et, et, et malheureusement, ce sont les populations innocentes、euh, qui, qui, qui seront victimes. Donc, c'est très important que les jeunes développent un esprit critique、mmh. et qu'ils posent des questions sérieuses.、Euh, à qui profite cette guerre Qui est derrière ça Pourquoi aujourd'hui et pas l'année passée Lorsqu'on commence à poser ce genre de questions,、euh, on commence à découvrir des choses、mmh. qui vont faire qu'on soit beaucoup plus tempéré、euh, s'il faut agir.、Mmh. Et, et par ailleurs, plus on comprend un problème, Plus on voit plusieurs façons de faire pour résoudre le problème.、Mm -hmm. Mais si on ne pose pas ces questions, on va croire que、euh, réagir violemment, soit dans les paroles ou dans les actes, c'est la seule façon de résoudre le problème. Alors qu'en réalité, on est en train d'envenimer la situation plutôt et d'aider ceux qui voudraient que ça devienne du chaos pour leurs propres intérêts.、Mm -hmm. Donc, l'esprit critique, c'est ce que、euh, je recommande aux jeunes parce que ce qui se passe. N'est pas toujours conforme à ce qui se dit.、Mm -hmm. Il est toujours important de chercher à vraiment connaître les sous-bassements du problème, tous les coins et recoins du problème, avant d'agir.、Mm -hmm. oui. Merci beaucoup. Nous sommes au studio aussi avec Léonard Andaïchimille. Vous êtes directeur du lycée communal Rougajo, en commune Mugina de la province de t Chibitoke. r Non loin de n o r k i v u où la guerre, les conflits armés sont d'actualité. Comment est-ce que vous distinguez la part des choses On voit toujours que la jeunesse reste toujours entre le marteau et l'enclume. Moi, je pense que de mon côté, la jeunesse de la sous-région n'est pas informée et encadrée.、Mmh. Lorsque vous avez une mauvaise information, cela fait qu'il y a des interprétations différentes parce que la vision n'est pas la même. Ici, je vais me focaliser sur le côté de celui qui va orchestrer la guerre. Il a des intérêts, il a des visions qui sont différentes avec les visions de la jeunesse.、Mm -hmm. Et en plus, je trouve que deux fois, les jeunes ne, ne savaient pas distinguer le bon et le mal du fait que peut-être leur passé n'a pas été si, si fort pour planifier, pour penser à un avenir meilleur. Parce、okay. que la plupart des jeunes qui sont manipulés, d e u x fois, ce sont des jeunes et, et, qui ont eu la chance d'être à l'école. d、mm -hmm. e u x fois, on vous dit si vous vous, vous manifestez demain, vous allez devenir、euh, un ambassadeur. Mais il faut aussi penser si jamais je, je participe d à des manifestations, je peux aussi et, et, je peux être tué.、Mm -hmm. et, et ma vie peut être en danger. d e u x fois, a, les jeunes ne sont pas aussi sensibilisés、euh, ils ne voient pas l'intérêt de leur être. Dans la sous-région. Et je pense qu'une fois informé, il vaut quand même discerner le bon et le mal. Mmh. Mmh. Oui,、euh, on, on constate、euh, que dans, la, la, dans le Vox Pop de la jeunesse, on, on, on comprend qu'il y a、euh, une double facette de la jeunesse estudiantine de la région.、Euh, les uns attisent les tensions tandis que les autres essaient de les calmer et de jouer le rôle d'acteur positif de changement. Est-ce que tu es le cas, mademoiselle Esther Si, si, si, si c'est le cas parce que、euh, même si j'ai parlé du négatif,、mm -hmm. de comment la jeunesse contribuait négativement dans ces conflits,、mm -hmm. il y a aussi un côté positif.、Mm -hmm. Il y a、euh, une jeunesse、euh, qui est en train de participer dans des dialogues comme celui-ci.、Mm -hmm. On est dans un dialogue. Il y a des,、euh, des, des clubs de paix dans les écoles secondaires, dans des clubs universitaires.、Mm -hmm. Il y a、euh, le Conseil national de la jeunesse qui participe aussi à, à des dialogues comme celle-ci. Il y a aussi、euh, des plateformes interrégionaux et des médias pour le dialogue. pardon.、Mm -hmm. C'est déjà ça. Oui,、euh, on entend ici et là qu'il y a des, des, des, des slogans qui sont scandés par la jeunesse,、mm -hmm. des propos injurieux.、Euh, Est-ce que vous, vous en êtes au courant Oui, Oui, on, on voit ça tous les jours.、Mm -hmm. Ce qui se passe, c'est que.、Euh, Il y a des gens qui profitent à leurs, intérêts, à leurs propres intérêts, profitent de la situation en divulguant des messages de haine.、Mm -hmm. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je prends、euh, mon téléphone, je photographie une scène, une scène de meurtre, par exemple, qui n'est même pas liée au conflit, et que j'écris sur mon compte Facebook ceci,、euh, c'est ce qui se passe、euh, en RDC, nanana, nanana, ils ont brûlé ça et ça, et je partage ça. C'est très facile de partager maintenant, d'autant plus qu'une grande population、euh, possède des androïdes,、mm -hmm. possède des, les,、euh, des comptes sur les réseaux sociaux.、Mm -hmm. Donc,、euh, c'est très facile de partager des messages de haine et d'y croire、mm -hmm. et de participer à ça. Donc, si, si je suis congolaise et qu'on insulte mon pays, je mets, je commente et je partage. Vous voyez ce qu'on qu ment à, à propos de notre sujet、mm -hmm. Même Capo, s u r le Rwanda.、Mm -hmm. Oui, oui. Oui,、euh, des, des slogans, des propos injurieux、euh, sont souvent entendus dans les rues d'Ogoma.、Euh, la jeunesse est, est devant avec des pancartes.、Euh, comment est-ce que, HR, e vous trouvez、euh, cette situation La jeunesse est toujours mise en avant.、Mm -hmm. euh, est-ce de bonne guerre Bon, d'une part, il y, y a une façon de, de comprendre ça. C'est. C'est l'expression、euh, d'une colère qui a été accumulée pendant longtemps avec toute la souffrance,、euh, les injustices à l'est de la RDC. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il、euh, y a toujours quelqu'un qui est derrière, qui est en train de manipuler cette,、euh, ses émotions、euh, à ses propres fins.、Euh, ce n'est pas une bonne guerre du tout. Parce、mm -hmm. que, vous savez, lorsqu'il y a un problème, il y a certaines façons de réagir qui vont empirer le problème.、Mm -hmm. Et, et ce genre de réaction ne font qu'empirer le problème. Vous avez vu,、euh, par exemple, lorsqu'on a fait circuler une vidéo euh, sur euh, des massacres à Goma.、Mm -hmm. euh, on avait détruit une église, des gens avaient péri, et ainsi de suite. Lorsque les gens voient cela et que vous, vous, vous portez ça dans la rue, en vérité, vous ne contribuez pas à apaiser la situation.、Mm -hmm. Vous. Vous, vous faites plus mal aux survivants. Et、euh, les, la communauté qui, qui a été attaquée se sent. Ça ne fait qu'augmenter la colère et, et l'amertume.、Mm -hmm. Donc, même si l'expression des émotions est légitime,、mm -hmm. il, il faut savoir comment les exprimer et où les exprimer. Parce que si ce que je fais va、euh, compliquer la situation, Il vaut mieux trouver une autre façon de réagir. Donc, donc, ce que je vois, lorsque les gens expriment des slogans et qui l s font circuler des messages de haine, parfois même très agressifs, Cela n'arrange pas du tout la RDC, ça n'arrange pas la région, ça n'aide pas le Rwanda, ça n'aide pas la RDC, ça n'aide pas le Burundi. C'est juste un engrenage qu'on est en train d'accélérer.、Mm -hmm. Et si ça ne s'arrête pas, ça risque de dégénérer et de conduire à des crimes plus graves encore.、Mm -hmm. et, et, et quand le gouvernement congolais euh, dit euh, à la jeunesse、euh, lutter l u t t e r contre l'agression rwandaise, faites ceci, ceci, ceci, est-ce que la jeunesse、euh, peut refuser cet appel du gouvernement Surtout du président euh, euh, Tshisekedi. Euh, pour les autorités politiques, c'est très important de donner des messages、euh, clairs.、Mm -hmm. Parce que si la nation est, est, est agressée, il y, a des, il y a des organes de, de paix et de sécurité qui、mm -hmm. sont chargés de la défense、mm -hmm. euh, de la nation. Mais lorsque vous encouragez les jeunes à défendre la nation contre l'agression rwandaise, très souvent, Ceci risque de devenir、euh, une sorte de, de, de légitimation des attaques contre toute personne qui parle le Kinyarwanda,、mm -hmm. que la personne soit armée ou non, qu'elle soit rwandaise ou congolaise. Et ça risque de conduire à des, à des massacres euh, euh, comment dire, gratuits、mm -hmm. contre des innocents, simplement parce qu'ils sont assimilés au Rwanda.、Mm -hmm. Bon, je comprends si vous sentez que votre nation est agressée. C'est important de, de la défendre. Mais il faut que les forces de sécurité soient、euh, l'organe à utiliser. Et là aussi, c'est pour se battre contre les rebelles. Pas vraiment contre、euh, toute personne qui parle de Kinyarwanda. Parce que là, on va retomber dans les massacres qu'on a eus、euh, les années dernières. Oui, euh, Léonard n d a i c h i m i l l e directeur du lycée communal、euh, Rugajo en commune de la province de Chivito.、Okay euh, dans le Vox Pop, les jeunes ont évoqué et, et c est, c est, cette action sur les réseaux sociaux, d i f f u s é e des fake news et m a n i p u l a t i o n achats de conscience.、Euh, comment est-ce que vous, vous, vous, vous jugez aujourd'hui? Euh, le comportement de la jeunesse en、euh, cette période où on parle des conflits armés, surtout de l'autre côté de la, de la RDC、euh, Moi, je pense que les jeunes sont en train de mal utiliser la technologie de l'information et de la communication.、Mm -hmm. Parce que、euh, la manière dont nos ancêtres vivaient sans Internet, sans WhatsApp, sans sans、euh, Facebook,、mm -hmm. n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et si vous trouvez un groupe de 5 ou 4 jeunes qui n'ont rien à faire, Autre que suivre les réseaux sociaux c e l a insinu que deux fois il y a de s mauvaises choses qui vont y en sortir.、Donc. Cela étant,、mm -hmm. euh, si cette communication est mal orientée, au risque de multiplier les fake news、euh, qui vont dans le sens de détruire, non pas dans le sens de, de construire, étant donné que celui qui vous a、eh, incité,、euh, par exemple, à manifester, a un objectif à atteindre. Dans, dans un ou c u n cas, on peut trouver quelqu'un qui vous insiste à manifester, qui va être devant.、Mm -hmm. Deux fois, il est quelque part.、Mm -hmm. Il vous motive, il vous dit ok, vous partez, dans l'après-midi, on va se rencontrer quelque part. Alors, c'est la jeunesse qui va toujours payer les pots cassés, alors que、euh, l'auteur de, de, de, de ces manifestations est chez lui, il discute deux fois avec、euh, son ami de l'autre côté, alors qu'il devrait quand même aussi participer. Et activement, n'ont pas reçu les le, le voix des o n d e s de dire vous allez faire ceci, vous allez faire ça. Et d e fois, je peux ajouter une autre chose très importante radar au sens de, de l'unité. Si le Burundi, le Congrès le Rwanda sont membres de l a c c'est aberrant de comprendre qu'il y a des. Des, des tractations, il y a une mauvaise cohabitation, alors qu'on devrait consolider la paix parce qu'on e a f o r m pas une famille.、Mm -hmm. Et si le, le, la famille est détruite, vous comprendrez que tous les membres de la famille doivent être touchés par ce qui arrive dans la famille.、Mm -hmm. Donc la jeunesse du Rwanda et du Congo、euh, devrait se mettre ensemble et comprendre qu'ils e f o r m e n une unité,、mm -hmm. laquelle une unité doit être gardée jalousement ai comme quelque chose de, de valeur. Et en évitant d'être manipulé par qui que ce soit. Parce que、euh, l'objectif de la jeunesse est de vivre en paix, non pas toujours être dans des massacres répétitifs. Oui, oui、euh, Léonard Deschimier, vous êtes édicateur,、euh, à la fois directeur. Est-ce que dans, dans votre coin, en province de Chibito, k é、euh, quelles sont les actions qui sont menées euh, pour euh, maintenir la jeunesse dans la droite ligne de la paix et de la sécurité Vous savez, Chibitoké est une province frontalière avec le Rwanda, la, la RDC. Oui. C'est une province aussi qui a connu pas mal de cas négatifs, donc attachés à la guerre qu'il y a, à la crise qu'il y a au Burundi. La jeunesse de chez nous a déjà compris que plus jamais écouter ou suivre quelqu'un d'une manière qui n'est pas claire. Donc, au sein des écoles, par exemple, il y a les clubs de la paix il y a les clubs en rapport avec le patriotisme. Il y a les clubs en rapport avec l'unité.、Euh, et cela nous aide de, à partager avec nos, nos élèves、et、aussi. Il y a des ONG qui, qui sont là pour appuyer. Si je s citerai par exemple Cordé, d a s la c o m m u n e u de Muginaï-Rugombo. Vous voyez, ce sont des, des communes frontalières avec les deux pays.、Euh, donc, on est en train de, de mettre en place des clubs qui vont dans au sens de sauvegarder la paix. Et les clubs aussi、euh, qui aident les jeunes à comprendre qui ils sont. Et pourquoi ils sont aussi au bas de record、mm -hmm. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un、euh, pays à une jeunesse sidiantine sans vision、euh, est un pays sans avenir. Si on, on a eu la chance d'être aussi au bas de record, cela montre qu'on devrait comprendre plus que nos ancêtres. Donc, on pourrait a r r ê t e r dans le sens d'aider les autres, de guider les autres dans le au bon chemin pour éviter et souvent qu'il y ait des de, de tractations. Entre les pays, mais aussi entre les jeunes, non seulement les s d i a n t i n e s mais aussi les, les populations de, de la frontière. Esther k a r i k o m o t i m a vous avez la, la chance aujourd'hui de sillonner tous les pays de, de la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous pouvez partager quelques expériences Y a-t-il des exemples des jeunes qui participent dans la cohésion au, au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est Oui, oui, alors il y a pas mal de jeunes qui participent à la cohésion、mmh. durant ces conflits.、Euh, il y a des jeunes qui, à partir des plateformes, parce que, voyez-vous, un jeune ne peut pas se lever demain et dire qu'il va prendre une initiative qui va, va lui permettre à, à, la, à la cohésion, justement, à participer、euh, à, consolider, à la consolidation de la paix pardon, dans, dans sa région. Non, ça ne se peut pas. Alors C'est à partir des plateformes, c'est à partir des initiatives, c'est à partir des initiatives comme euh, euh, la volet jeunesse、euh, à l'Union africaine,、euh, comme la charte de la jeunesse africaine, comme、euh, la plateforme des jeunes ambassadeurs、euh, de l'EAC, comme、euh, les conseils nationaux de la jeunesse d e différents pays, que les jeunes peuvent、euh, s'épanouir, s'exprimer à propos de ces conflits et、euh, contribuer. 私たちは、たくさんの人たちが集まることができます。Hmm. Oui. Euh, euh, quand on, on observe les activités、euh, des partis politiques, on voit toujours que c'est la jeunesse qui est mise mis en avant.、Euh, ce s t pas de bonne guerre. Est, comment est-ce que vous trouvez euh,、mmh. euh, de tels comportements, de tels agissements Alors,、euh, ce qui est sûr, il n'y a, a jamais un politicien qui va aller devant、mmh. les manifestations, manifester、euh, pour telle ou telle cause.、Ouais. Jamais. Mais les jeunes,、euh, les jeunes euh, parce qu'ils sont en, en quête de leur identité,、mmh. parce qu'ils ont des problèmes dans, dans leur communauté, des problèmes de chômage,、mmh. des problèmes、euh, d'accès à l'éducation, certains, ils trouvent,、euh, ils trouvent comment un espoir dans, dans les manifestations. Ils disent si je manifeste, demain, après-demain, Je serai reconnue par celui qui m'a envoyé et me donnera un poste.、Mm -hmm. Si je manifeste demain après-demain, le taux d i n f l a t i o n va va, comment d i、euh, redescendre, va r e va retomber à la normale.、Mm -hmm. si, euh, si je manifeste, ma mère qui a fui au Burundi, ma mère qui a fui au Rwanda pourra revenir parce que je, je défends une cause, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Et J'espère que ces jeunes verront que même dans les années passées, la guerre n'a rien résolu. Elle n'a fait qu'empirer les choses. En réalité, les conflits qui se passent même maintenant, ce sont les conséquences des conflits passés, des conflits qu'on a vus ces dernières années. Ce qui a réglé ces conflits, ce sont des dialogues avec des négociations.、Mmh. C'est là où on a pu avoir la paix et un peu plus respirer. Sinon, ces manifestations n'ont fait qu'empirer la situation et les premières victimes sont ceux, ceux, ceux, ceux qui sont devant.、Mmh. À, à, à participer, à dire que voilà, nous nous disons non à ça, nous nous disons non à ça, à brûler. Parce que j'ai vu en République démocratique du Congo, ils brûlent carrément des, des, les, les maisons des institutions internationales. Oui, oui, les drapeaux aussi. Les、euh... drapeaux et tout, et tout. Mais ça ne résout en rien. Si tu brûles un drapeau, qu'est-ce que réellement ça va t'apporter Rien du tout. Rien du tout, à part diffuser la haine, à part multiplier les tensions. Alors, Au lieu d'user de cette énergie négativement, ils pourraient user de cette énergie positivement pour, pour parler, pour dialoguer et pour savoir réellement quelle est la nature de ce conflit, pourquoi est-ce que je fais ça et quelles en sont les conséquences. A cher Nyonidzi Guillet, expert en leadership, les politiciens pour arriver au pouvoir,、euh, ils utilisent la jeunesse. Tout à l'heure, Léonard parlait de création de clubs d'OP é s au niveau des écoles, des établissements primaires et secondaires. Est-ce que vous ne craignez pas que ces politiciens risquent de manipuler ces élèves qui fondent des clubs d'OP é s en inculquant des idéologies politiques Bon, disons que partout dans le monde, on a toujours besoin des jeunes,、mm -hmm. surtout pour les activités politiques. À part la manipulation, qui est bien sûr mauvaise, c'est aussi important que les jeunes soient politiquement et civiquement encadrés. Et les partis politiques sont le meilleur canal pour l'encadrement politique et civique des jeunes. Mais là, il faut que les politiciens aient vraiment un agenda national et qu'ils éduquent ces jeunes d'une façon qui les prépare à être de bons citoyens qui aiment leurs voisins, même quand ils ne sont pas du même parti politique. Mais le risque est là. Le risque, c'est que, vous savez, les partis politiques, c'est pour faire la compétition politique. Et conquérir le pouvoir. Et le pouvoir, on ne peut le conquérir qu'en gagnant les élections.、Mm -hmm. Donc il faut avoir、euh, le plus grand nombre de votes possibles. Ce qui fait que les partis politiques peuvent tomber dans le piège de créer des ghettos, d'essayer de se rapprocher, de créer des communautés politiques au sein de la jeunesse、mm -hmm. en le faisant. Le, le piège consiste à les radicaliser contre les autres.、Mm -hmm. Et, et lorsqu'on e tombe dans cela, alors on crée. Un précédent. On crée un contexte, la haine, la méfiance, le rejet de l'autre et même la violence peut entrer dedans. Sinon, s'ils peuvent éviter cela, l'encadrement politique des jeunes, c'est une bonne chose. Mais le risque est là. Il y, y a vraiment un risque de les manipuler、mm -hmm. euh, pour les utiliser pour des fins politiques, mais des fins propres à ces politiciens, pas vraiment、euh, pour ces jeunes. Oui, de l'autre côté de la RDC, Esther l'évoquait tout à l'heure. J'ai vu la fois passer la jeunesse brûler le drapeau de la France. J'ai vu la jeunesse brûler le drapeau du Rwanda. Quelle est la lecture que vous faites à cette situation, à ce comportement Moi, je trouve que c'est une sorte d'amalgame. En fait, on ne sait plus, on se bat contre quoi ou contre qui. Le drapeau du Rwanda, c'est un symbole de toute une nation. Ça ne symbolise pas le M23. C'est quelque chose qui devrait être sacré, ou même le drapeau de la France. Il y a des choses que la France a faites dans le passé qui ne sont pas du tout bonnes, mais、euh, le drapeau français, c'est un symbole de toute la nation française. Et si vous voulez vous attaquer à quelque chose, il faut vraiment bien définir votre ennemi.、Bon. Je croyais avoir entendu le président Tshisekedi dire un jour que l'ennemi de la RDC, ce n'est pas le Rwandais, ce n'est pas le citoyen rwandais. Ce sont des gens qui ont un agenda et qui provoquent des guerres pour leur propre fin.、Okay. Alors, ce que les jeunes ont fait, c'est l'expression de la colère, mais c'est une colère qui révèle un certain amalgame.、Mmh. On ne connaît pas l'ennemi, entre guillemets, et par conséquent, on s'attaque à tout ce qui a trait au Rwanda. Malheureusement, comme notre frère Léonard l'avait dit, aujourd'hui, le Rwanda et la RDC, ça fait partie de la communauté est-africaine. Donc, ça n'a pas de sens du tout qu'un pays. S'attaque à un autre de, de cette façon-là, complètement mélangée, alors que nous faisons partie de la même famille, il est très facile de s'asseoir autour de la table de la famille et de parler de ces choses-là.、Mm -hmm. Moi, j'ai peur, vraiment, en revisitant ce qui s'est passé en RDC à partir des années 95, 16, 17, 18, lorsque. Il y a eu un retournement de la veste entre m u s s a Kabila et les autorités rwandaises.、Mm -hmm. Il y a eu des massacres contre les Rwandais、euh, en RDC.、Ouais. Et je crains que le même démon ne revienne.、Euh, parce que les problèmes, il y en a, c'est vrai. Mais réagir de la sorte, comme je l'ai dit avant, ça ne résout pas du tout le problème. Ça ne fait que compliquer. Et puis, il y a des Congolais qui sont, qui sont, qui sont au Rwanda. Est-ce qu'on pense à leur sécurité quand on fait ce genre de choses Et si les Rwandais étaient débordés et qu'ils faisaient la même chose Enfin, ça risque de déstabiliser toute la région finalement. Oui.、Euh, voilà ma lecture. Oui, justement, tout à l'heure, Léonard disait、euh, qu'il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il y a des chicaneries alors q u i l s nous c o n s t i t u e n t une famille. C'est le danger pour la communauté, selon vous Oui, oui, ça c'est un grand danger. Parce que、euh, la RDC est entrée récemment. Elle est donc toute récente.、Mm -hmm. Mais il y avait ce conflit latent entre la RDC et le Rwanda. Et, et malheureusement, maintenant que nous avons une plateforme qui permettrait même un dialogue beaucoup plus direct. Parce que je, vous, vous avez vu、euh, il y a quelques semaines,、euh, Son Excellence, le président de, de, de notre République,、euh, ouais. il a invité les présidents de la région. Et ils sont venus. Ils sont venus. Vous savez qu'une semaine ou deux semaines avant. Le président Tshisekedi avait refusé de se rendre, je crois, au Qatar, où il allait se rencontrer avec le président Kagame、mmh. du Rwanda.、Oui. Mais il est venu ici au Burundi et ils se sont parlé face à face. Ce qui veut dire que le fait d'appartenir à la communauté est-africaine constitue un atout pour faciliter le dialogue. Si on est invité, ils viennent. Donc, moi-même, moi je ne comprends pas pourquoi, au lieu d'exploiter de, cette opportunité, on continue à créer de la colère dans la rue. Et adresser les gens les uns contre les autres, ce qui risque de nous plonger dans la violence. Et si la violence revenait, mais c'est tout, toute la région qui est embrasée.、Mm -hmm. Vous voyez déjà, on a des soldats en RDC, le Kenya a déjà des soldats en RDC, l'Ouganda et le Sud-Soudan. Donc, grâce, je demande aux politiciens de, de ne pas permettre qu'il y ait encore de la violence généralisée,、mm -hmm. sinon, ça risque d'être plus grave encore que ce que nous avons connu. Dans le passé. Oui, et merci beaucoup、euh, à, à h r e Nyoniziguye pour、euh, votre contribution. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que vous suivez l'émission Mosaïque qui porte aujourd'hui sur le rôle et la responsabilité de la jeunesse estudiantine dans la gestion des tensions dans les pays de la région des Grands Lacs face à la complexité des, du contexte actuel, le contexte des conflits armés.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 Esther Kalkumutima, vous êtes aujourd'hui ambassadeur de la jeunesse au niveau de l'EAC côté Burundi. Est-ce que vous pouvez nous parler comment est-ce que vous êtes parvenu à avoir un tel poste Alors, il、euh, n'y a rien de miraculeux. <rire> bon, c'est spécial、okay. à vous alors... entendre ambassadeur alors qu'encore jeune. Ces t j e u n e a m b a s s a d e u r je n'ai pas de passeport diplomatique. <rire> Mais ça suffit comme ça, ça ira. Ça viendra. viendra. C'est un honneur de pouvoir représenter, de participer à, à des réunions de,、mm -hmm. EALA, ouais. de EALA, des réunions de, de, de la communauté africaine,、mm -hmm. où on peut assister à des prises de décision, s où on peut pouvoir dire quelque chose. Alors,、euh, j'ai vu un lien. Un ami m'a envoyé un lien、mm -hmm. pour, pour justement appliquer. C'était écrit Jeune ambassadeur de l'EAC. Je ne voulais pas appliquer parce que je n'avais pas le potentiel pour. Mais ce n'était pas du tout difficile.、Euh, tu devrais, il devrait y avoir une lettre de motivation. Pourquoi veux-tu participer、euh, Une lettre de recommandation. Aussi、euh, un essai. C'est en anglais, ça se passe, on applique en anglais. Oui. Fait. oui. Un essai, c'est comme、euh, une, une rédaction que tu fais en défendant、euh, un sujet quelconque et en prenant parti, en disant pourquoi, selon, selon toi,、mm -hmm. qu quelles mesures devaient être p r e n d r e Alors j'ai appliqué et j'ai eu la chance d'être parmi les six. Qui ont été sélectionnés pour pouvoir participer à ce débat interuniversitaire régional、mm -hmm. qui s'est passé à NTB en Ouganda en fait décembre 2021. Et j'ai eu l'honneur d'être la première côté Burundi. Oui, oui. c'est comme ça. C'est comme,、oui, oui. comme ça que j'ai été、euh, nommée jeune ambassadeur de l'EAC au Burundi. Après cela,、euh, nous sommes chargés de sensibiliser,、euh, sensibiliser les affaires de la communauté estrafricaine dans différentes universités. Et aussi de participer à des réunions qui sont vitales de la communauté est-africaine pour impliquer les jeunes dans les affaires politiques et diplomatiques en étant encore jeunes、mm -hmm. pour pouvoir avoir cette capacité intellectuelle de pouvoir par après participer dans des instances de prise de décision. Oui. Par exemple, j'ai eu l'honneur d'être une observatrice dans les élections présidentielles du Kenya.、Mm -hmm. Et. Et j'espère aussi de participer dans les, dans les élections présidentielles de la démocratie-république du Congo qui se passera en décembre,、mm -hmm. en, en RDC. Alors, ça nous forme réellement de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit derrière pour pouvoir、euh, voir la réalité des choses. En général, la population diabolise la politique. La politique n'est pas quelque chose de mauvais. Quand vous, vous dites toujours les politiciens, voilà les politiciens, ceci. Mais la politique, elle est nécessaire. L'économie, c'est la politique. Le social, c'est la politique. L'éducation, c'est la politique. L'éducation, c'est la, la, politi la, la politique. La santé, c'est la politique. La santé, c'est la politique. Alors, si vous diabolisez la politique,、euh, bonjour à tous les diables dans tous les secteurs. <rire> voilà. <rire> Espérons que tu vas percer,、euh, devenir aussi grand ambassadeur. Ah. Du Burundi、euh, dans d'autres pays.、Euh, revenons à nos moutons. Pourquoi certains jeunes donc restent passifs et se laissent manipuler par certains acteurs qui les poussent à la violence Léonard n i s h i m i J'estime que certains jeunes ne sont pas bien informés、mm -hmm. euh, ou ils ont une éducation de l e u r p a r t qui n'est pas du tout forte parce que dans les années passées, quand on était ensemble avec nos, nos grands-pères, Il nous disait que c'était interdit de tuer les r é s e r v s par exemple. Mais pour le moment, on constate que certains jeunes, quand ils sont manipulés, tuer quelqu'un, c'est facile. Alors, lorsque vous avez une mauvaise information, vous n'avez pas fait des recherches pour savoir pourquoi vous êtes là, quelle est votre contribution au niveau social, cela est un handicap dans le sens positif. Vous vous retrouvez dans une situation de destruction tous les jours. Alors que vous devriez être là pour aider, orienter les autres. et Contribuer, participer parce qu'on est actif que nos parents qui sont un peu vieux maintenant. Et aussi, certains jeunes pensent qu'être en chômage est l'une des raisons de participer dans les mouvements de destruction. Ce n'est pas vrai. Ici, je peux donner un exemple. Lorsqu'un gouvernement commence à mettre en place des projets d'encadrement des jeunes, par exemple, au niveau de l'éducation, nous avons le centre d'enseignement des métiers. Si vous avez raté la, le concours en 9e année, vous pouvez embrasser le, la carrière des métiers, vous pouvez devenir un entrepreneur à partir de, de ces métiers. Et aussi, il y a les, les banques des jeunes qui sont là.、Et、on peut penser aux projets réalisables. Et une fois déposé le projet v e a u de la BIGE ou d'autres banques, on peut vous donner de l'argent, comme ça vous pouvez faire quelque chose. Et aussi, lorsque vous avez quelque chose d'intérêt mis quelque part, Il sera très difficile d'accepter la destruction parce que vous savez, votre intérêt se trouve là.、Mm -hmm. Donc il faut savoir comment、euh, recevoir les informations, comment disséquer ce qui est dedans, et comment orienter vous-même et orienter l'entourage. Le,、mm -hmm. Est-ce que, est que je peux dire dans, sur votre question Mais aussi,、euh, il faut savoir que la vie de la jeunesse est une vie à longue d u r a b i l i t é Pour ceux qui croient en Dieu, lorsque Jésus circulait, il y a un petit qui voudrait approcher Jésus. Jésus a dit non, il faut laisser les, les petits-enfants venir chez moi.、Mm -hmm. Parce que le r m l e de Dieu appartient aux jeunes et aux enfants.、Mm -hmm. Pourquoi il a dit ça Parce qu'il avait déjà compris que cette jeunesse est importante pour la vie des années à venir. Donc, si on revient au niveau de Réacé, au niveau de notre pays, je t r o u v e qu'au moment où les jeunes seront bien sensibilisés, Ces crises vraiment vont s'arrêter, d'autant plus qu'ils seront informés et que leurs intérêts sont touchés. S'il y a des problèmes au Rwanda, et que pour moi ça, ça, ça ne me dérange pas, c'est-à-dire、mm -hmm. qu'il y a un problème. Parce que les Rwandais maintenant et les Burundais sont, sont des frères. Nous, nous, nous formons une famille comme je l'avais dit.、Mm -hmm. Cela étant, il faut aussi éviter la généralisation. Si Léonard est mauvais, Ce ne sont pas tous les gens d'Otibi qui sont mauvais. Il faut individualiser, non pas généraliser. Et si au Rwanda, il y a quelqu'un qui,、euh, qui cohabite mal avec les autres, ce ne sont pas tous les Rwandais. Donc il y a un immeuble caché. On manipule les gens pour aboutir à des fins X. Et aussi, on va suivre le motonnement n sans penser aux conséquences, non seulement sur votre famille, mais aussi sur la communauté.、Mm -hmm. Figurez-vous, si par exemple, les membres de l'EAC le membre s'oppositionnent sur la RDC. Et tourner le dos au Rwanda. C'est-à-dire que la crise risque d'être généralisée au niveau des pays de g r a n a c Les Rwandais vont dire maintenant, p r i s de relation avec les Burundais. On va encore une fois fermer les frontières. Donc il faut penser au projet de consolidation de la paix. Ici, à la d e u x g a n e vous avez bien trouvé la solution. C'est le dialogue.、Oui. Une fois dialogué,、euh, on peut comprendre l'autre. Et l'autre, c'est moi. Si j'ai déjà compris que l'autre, c'est moi, je ne peux pas faire du mal à. à À mon frère ou à ma soeur. Donc, on aura l'occasion de, de se mettre ensemble, de consolider. Et c'est TP qui nous chante toujours au niveau de s Réasi. c Merci beaucoup, Léonard d a i c h i m i l l e Je tourne le micro vers H.R. Nyonidiguyé. Pourquoi certains jeunes restent passifs et se laissent manipuler par certains acteurs qui les poussent à la violence Tout à l'heure, Léonard a évoqué le manque de l'éducation citoyenne et le manque de suivi. Quelle est votre réaction par rapport à cette question Bon, je citerai、euh, quelques causes. Et la première, c'est l'ignorance.、Mm -hmm. Quelqu'un a dit que la connaissance a toujours dirigé l'ignorance. C'est toujours comme ça. Plus vous êtes ignorant, plus il est facile de vous manipuler. Il suffit que quelqu'un soit plus informé que vous. Les jeunes sont ignorants, d'une part parce qu'ils、euh, sont connectés aux réseaux sociaux et ils ne savent pas、euh, distinguer le vrai du faux. Ils ont tendance à. à Accepter tout ce qui passe et, et à partager, donc il, il, il contribue aussi à la désinformation.、Mm -hmm. et, et, et puis, même ceux qui sont informés, là je parle du passé,、mm -hmm. ils ont tendance à avoir juste la version de cette personne X qui lui en a parlé. Au lieu de chercher à comprendre davantage, à s'informer chez l'autre, disons chez ceux de l'autre groupe, pour essayer d'avoir une image complète. Et plus vous avez une information biaisée, plus c'est facile de vous manipuler. Je répéterai aussi ce que M. Léonard a, a, a dit.、Euh, le chômage,、euh, les jeunes sans emploi, ils sont faciles à manipuler. Il suffit de leur promettre quelque chose ils tombent dans le panneau、euh, beaucoup plus facilement. Et enfin, ils ont, ils ont tendance à, à, à chercher des raccourcis pour avoir de l'argent. Comme il n'y a pas assez d'emplois comme on est désespéré.、Mm -hmm. Et, et, et on, on, on, peut, on peut commencer à se dire que, eh bien, si je suis de suivre tel politicien, je serai s riche, probablement comme il est riche.、Mm -hmm. Au lieu de, de chercher une richesse qui se construit dans le temps et dans l'honnêteté, ils peuvent être tentés par、euh, des, des, des, des, les, les moyens, comment dire, les richesses rapides. Et généralement, les richesses rapides, ça passe par.、Euh, De, de, mauvais, de mauvais actes.、Okay. Et, et on se retrouve dans le panneau en train de faire des choses euh, euh, irrépréhensibles、okay. et voire même des crimes.、Okay. Voilà ce que je crois être la cause de, de la manipulabilité facile des jeunes. Merci beaucoup. Avant d'entamer la dernière partie de cette émission, je propose notre Vox Pop des étudiants qui portent sur les recommandations. On les écoute. Pour moi, ce que je recommande, c'est déjà beaucoup plus d'échanges, de débats, parce que c'est en parlant de cela que nous, nous acquérissons des connaissances. Par、oui. exemple, moi, j'ai participé dans les débats de, de Bénévolencia. Donc, comme ça, j'ai pu apprendre à propos.、Euh, De, cette, euh, de ce soi-disant guerre qui est dans le Congo. Si on entend sur les réseaux sociaux, on dirait que partout au Congo, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Mais les Congolais qui étaient là nous ont dit qu'il y avait des coins où ça marche. Oui, oui. Donc,、euh, du coup,、euh, ça nous aide à vraiment voir du, du point de vue réel. Oui, oui. Et aussi, ça nous aide à voir notre apport, ce que nous pouvons faire en tant, comme, qu on, jeune. en tant que jeunes.、Euh, une autre recommandation aussi, c'est. Impliquer la, la jeunesse davantage. Oui, c'est vrai, les, on a des programmes d'entrepreneuriat pour jeunes, mais si on pouvait beaucoup plus donner beaucoup plus d'opportunités, où les jeunes sont dans les mesures de prendre des décisions,、mm -hmm. dans, dans la prise des décisions, il y a beaucoup plus de choses qui concernent la jeunesse, mais ce n'est pas les jeunes qui sont là pour vraiment dire de quoi ils ont besoin. Et,、euh, comment elle devrait se comporter? Selon moi, la jeunesse est quelque chose,、euh, dont si, si vraiment tu t'impliques bien, c'est une période qui détermine carrément en Futur. Euh, donc euh, pour moi, ils devraient vraiment essayer de ne pas beaucoup perdre de temps dans des choses qui ne leur apportent rien. Apprendre beaucoup plus,、euh, suivre beaucoup plus de formations. Il y a des formations des fois qui sont offertes aux jeunes, mais les jeunes ne postulent pas par exemple. Mais il faut qu'ils se cultivent du jour au jour,、euh, quitte à ce que quand quelqu'un vient et te dit il faut faire ça, tu, tu, tu e s toi aussi un mot à dire,、euh, dire que tu ne peux pas faire ça parce que ceci se ce documentait. Moi j'ai fait le droit. Et je me dis que par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas des droits qui leur concernent. Par exemple, il y a eu une ratification de, sur、euh, l'implication de la jeunesse dans la charte de l'Union africaine. C'est l'article 17, je crois. Par exemple, si quelqu'un ne se documente pas sur ça, il ne saura jamais ce qui lui est permis en tant que jeune, des opportunités qu'elle peut avoir. Donc、okay. pour moi, il faut bien se documenter carrément、okay. parce que c'est en apprenant qu'on peut vraiment、euh, aller plus loin. Ce que je peux recommander aux jeunes, il faut que le gouvernement élabore des projets pour que les jeunes qui passent le temps sur les réseaux sociaux puissent avoir des activités à faire pour diminuer le temps qui passe sur les réseaux sociaux. Un comportement qui peut caractériser un jeune, par exemple, les jeunes peuvent être un outil de liaison entre les, les, ou les, les pays en conflit les jeunes peuvent être un outil. De liaison pour diminuer la propagande bien confiée. Nous sommes dans les dernières minutes de cette é mission mosaïque. Vous venez d'entendre les recommandations qui sont émises par ces jeunes. Quelles sont donc les recommandations et comment les mettre en application pour que les étudiants jouent? Leur vrai rôle d'acteur dopé. Je commence par、euh, Esther Kalikumotima. Quelles sont vos recommandations Déjà, ma première recommandation, c'est l'usage responsable des réseaux sociaux. u t i l i s e r ces réseaux sociaux pas pour partager des messages de haine, pas pour、euh, commenter moutonnément, innocemment, en suivant、euh, les délires de ces conflits. Mais utilisez ces réseaux sociaux pour trouver des opportunités qui vont peut-être vous propulser dans des instances de prise de décision, qui vont peut-être vous propulser dans des endroits où vous pourriez avoir quelque chose à dire au lieu de partager des messages de haine qu'il ne faut que détruire. Parce que si on le regarde bien, les conflits ne bénéficient à personne.、Mmh. Deuxièmement, ce que je propose, c'est de documenter au sujet de l'histoire des conflits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça se passe? Quand est-ce que? Qui sont les acteurs réellement? Comment est-ce que je pourrais contribuer? Se documenter aussi avec des écrits qui, qui protègent la jeunesse. Parce qu'il y a des écrits qui protègent la jeunesse. Il y a aussi des écrits qui montrent que la jeunesse devrait avoir sa place dans, dans des instances de prise de décision, justement.、Mm -hmm. Comme、euh, on l'a entendu dans le Vox, il y a.、Euh, L'article 17 sur la charte de la jeunesse, qui vient d'être récemment ratifiée d'ailleurs,、mmh. qui parle de l'implication de la jeunesse dans la politique, dans la démocratie, dans différents secteurs. Ça, c'est très important. Alors, ma troisième recommandation, c'est de proposer des initiatives pour la consolidation de la paix. Donc、des o n c d dialogues, on l'a vu、euh, les années passées. Il n'y a que les dialogues et les négociations qui, a, qui ont vraiment joué un rôle positif dans la consolidation de la paix. Il、oui. n'y a, a pas d'autre chemin, il n'y a, a pas neuf autres chemins qui pourraient mener vers la paix que le dialogue et les négociations.、Oui. À part ça, c est, c est les manifestations, les, les actions à la hâte de la jeunesse ne font que détruire. Ceci était mes recommandations.、Oui. Les instances de prise de décision, alors, ont le plus grand rôle à jouer parce que c'est eux qui ont la carte en main, au fait.、Mm -hmm. Tout ce que je viens de proposer, s'ils si n'en font pas partie, les jeunes n'ont pas réellement cette capacité de pouvoir faire toutes ces choses, au fait. Alors, les gouvernements sont en train de faire déjà quelque chose, les communautés sont en train de faire déjà quelque chose à propos de la jeunesse, les institutions internationales sont déjà en train de faire quelque chose par rapport à la jeunesse, car ils ont déjà vu que la jeunesse. La jeunesse constitue une grande majorité de la population et ils sont des acteurs pour la consolidation de la paix. Alors, ils ont mis des programmes, des plateformes pour la jeunesse. Mais ce que je propose, que ce ne soit pas théorique seulement, que ce soit aussi pratique. Permettez aux jeunes d'entrer réellement dans ces instances de grande prise de décision. Où se prennent réellement ces décisions Pas, pas les théories de. Vous voyez, nous devrions les recommander. a t i o n s l s e c o m m a Non, d a t i s Non. là où vous prenez les décisions, il faut que les jeunes y soient. Pour qu'ils soient témoins, pour qu'ils voient réellement ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, comment ça se fait. Même s'ils ne prennent pas de décision s pour le moment, car ils n'ont pas cette capacité intellectuelle, mais qu'au moins ils observent comment ça se passe pour aller témoigner, pour aller dire. Il y a aussi les partis politiques qui manipulent la jeunesse. Pas qui manipulent, je dirais. <rire> Ça devient sensible. <rire> Ça devient sensible. Comme je l'ai dit, ne diabolisez pas trop la politique,、uh -huh. mais il y a aussi des jeunes qui, qui suivent aveuglément、euh, les partis politiques、ouais. de manière violente. Mon ami ici, Hacher, je crois qu'il connaît quand je parle de la communication non violente. C'est très important que les partis politiques usent de la communication non violente pour diffuser ces messages, pour être c l a i r et précis,、uh -huh. avec des messages de paix. Parce que nous voulons que la paix, maintenant, on ne peut rien faire sans la paix et la sécurité. Carrément rien faire. Que ce soit ces programmes entrepreneuriales, que ce soit se développer en tant que communauté, on ne peut rien arriver sans la paix et la sécurité. Merci beaucoup, a s t e r pour、euh, vos recommandations. Acherny Nidzi, g u i e s expert en leadership, quelles sont vos recommandations Moi, je recommande,、euh, premièrement, aux jeunes de développer la culture de la, de, de la, de la recherche, de la curiosité.、Mm -hmm. Aller au-delà de ce qui est dit, essayer de comprendre pourquoi. Et quand je parle de recherche, il ne s'agit pas nécessairement de passer des jours et des jours à la bibliothèque.、Oui. Même s'approcher des personnes qui sont informées, leur parler, poser des questions, lire, écouter les informations de plusieurs sources, c'est de la recherche.、Oui. Et deuxièmement, je, je, je leur demande vraiment d'avoir un esprit critique, de ne pas tout avaler. Tout ce、oui. qui se dit là n'est pas vrai. Et il y a des choses qui se disent justement parce qu'on veut les manipuler. Donc, avoir un esprit critique et savoir、euh, juger les choses. Et avec ça, ma dernière recommandation, c'est de savoir dire non quand, quand il faut dire non.、Mmh. Il ne faut pas toujours suivre les mouvements de masse. Il faut, il faut aussi être soi-même. Il faut aussi savoir défendre ses points de vue, ses valeurs et ce que l'on trouve d'important dans la vie.、Euh, on n'est pas obligé de toujours suivre tout le monde、euh, lorsqu'il y a des mouvements de masse, qu'ils o i t très p r u d e、euh, n t À l'endroit des pouvoirs publics, Je recommande la multiplication des centres de recherche、mmh. pour que les, les jeunes puissent avoir accès à la connaissance. C'est un peu dommage de voir que nous n'avons même pas d e bibliothèques provinciales, alors qu'on sait qu'à chaque chef-lieu de province, il y a toute une masse de jeunes.、Ouais. Donc c'est vraiment important que les pouvoirs publics, que les décideurs pensent à ce genre de choses. Des bibliothèques virtuelles, des livres et tout ça. Comme ça, nos jeunes ont accès à des informations, à des connaissances、mm -hmm. qui vont les bâtir et les préparer à savoir, à pouvoir à confronter cette fois-ci ceux qui seraient tentés de, à, de les manipuler.、Mm -hmm. Je veux aussi parler à, à, à tous les responsables qui gèrent la, la jeunesse. Il y a les enseignants, il y a les responsables des écoles, des universités, il y a les leaders religieux. Uh, pensons à nos jeunes d'une façon stratégique. Ne voyons pas seulement ces enfants、uh, qui sont sur le banc de l'école devant nous, mais voyons en eux、uh, les futurs ministres, les futurs、euh, commerçants, les futurs.、Euh, les gens qui, qui vont avoir la nation entre leurs mains demain,、uh, même si à partir d'aujourd'hui, certains, selon leur,、euh, leur âge, ils peuvent déjà commencer à avoir des responsabilités. Donc, traitons nos jeunes. Avec l'idée de la nation que nous voulons、uh -huh. en tête. Comme ça, nous éviterons de les manipuler, mais plutôt nous allons les équiper pour qu'ils puissent nous aider à faire de ce pays mieux qu'il ne l'est aujourd'hui.、Uh -huh. Dans les années à venir, nous sommes aussi avec Léonard d e s c h i m i e t éducateur, directeur d'une école à Mougina, dans la province de Chibitoke. Vous vous passez 7 jours sur 7 avec la jeunesse. Qu'est-ce que vous vous recommandez aux uns et aux autres Avant de procéder aux recommandations, je voudrais rappeler quelque chose qui a été dit par Machiavel.、Mm -hmm. Une bonne chose que vous avez déjà eue,、mm -hmm. il faut la garder jalousement. Si nous avons rappelé au Burundi maintenant, il faut la garder. Alors, mes recommandations sont à double fenêtre.、Mm -hmm. Du côté de la jeunesse, comme il a dit à cher, il faut oser dire non face、mm -hmm. à toutes les manipulations. Il a dit une chose très importante d'avoir un esprit critique. Critique, pourquoi On doit peser ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a du bien Est-ce qu'il y a du mal Avec cet esprit critique, on pourra quand même faire un bon monde、mm -hmm. là où on ne va pas tout a v a l e r Et aussi du côté du gouvernement. Je pense qu'il faut penser aux sensibilisations、euh, liées aux lois. Si on est dans la communauté est-africaine, la charte qui a été départ est, est, est connue par toute la jeunesse de, de, de la sous-région. Est-ce que cette charte se trouve dans la langue facile à comprendre par toute la jeunesse de, de, de la sous-région Donc,、mm -hmm. c'est au gouvernement de faire la vulgarisation des rois. Et même si on dit en français qu'il n'est ne censé ignorer la l o i deux fois on est trop injuste envers quelqu'un.、Ouais. Une fois on n'est pas informé ou sensibilisé, on risque vraiment de ne pas faire un bon accompagnement. Et en plus, du côté du gouvernement, il faut penser à un encadrement de proximité. Si je veux dire quoi S'il y a les coopératives des jeunes, et une fois que、si、la jeunesse est ensemble, il y a un projet qui est monté, déposé dans une banque quelque part, il faut penser au financement. Parce que des fois, on constate que lorsque les jeunes ont affaire, ils n'ont pas du temps à penser à faire du mal. Parce qu'ils sont vraiment occupés. Et aussi, du côté des politiciens, il faut penser aux coopératives d'union. Je viens n goser un jour à la RTNB. Les drapeaux des de partis politiques étaient ensemble. Et les jeunes étaient en train de récolter leur champ du maïs.、Mm -hmm. Je me suis posé la question est-ce qu'on est au Burundi ou on,、euh, on est déjà arrivé au Ciel Parce qu'ils avaient un intérêt commun à viser c'était leur récolte. C'est-à-dire que personne ne peut venir détruire leur champ. Parce、mm -hmm. qu'ils ont déjà vu qu'ils ont un intérêt commun. Au sein des écoles. Nous savons que l é c o l e est a m é l i é e u apolitique. Je peux être membre d'un parti politique, c'est normal. J'ai le droit d'être membre d'un parti politique. C'est votre choix C'est mon, mon choix.、Ouais. Mais si je suis du sein de l'FTD, par exemple, à l'école, je ne peux pas venir avec un drapeau du sein de l'FTD parce que l é c o l e e s u apolitique. S'il faut penser à ce qui est dorapé. a i Il faut se solidariser avec ces, ces, idées de, ces idées séparatrices parce que nos élèves viennent de familles issues de partis politiques qui n'ont pas la même vision, qui ne voient pas les choses de la même manière. Donc, je dois savoir comment gérer mes élèves à l'école et aussi les enseignants. Comment nous pouvons nous prendre, si on est en train d'enseigner une leçon sur le patriotisme, le patriotisme au niveau de la sous-région, comment les jeunes peuvent comprendre qu'ils doivent protéger leur pays. Les communautés. Donc, c'est à nous de venir avec un esprit rassembleur pour éviter la division. Parce que si on continue à être divisé, on risque de tout perdre. Donc, c'est à tout un chacun de venir avec sa contribution, effectivement,、euh, dans le sens de la consolidation de la paix. Voilà,、euh, c'est sur、euh, ces recommandations que prend fin l'émission Mosaïque. Je remercie les invités, Esther, k a r i k o u m u t i m a Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Demain, si on vous appelle encore une fois, vous serez là. Je suis à votre service. Merci beaucoup. J'étais avec Léonard Naishimille. Merci d'être venu dans Mosaïque. Je vous remercie pour votre invitation. Même la, la fois prochaine, si. Ça tombe bien, je serai à votre service. Merci beaucoup, vous êtes toujours les bienvenus, cher Nyoni z i g u i e r Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation.、Bon, C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Ouais, merci. La mise en onde a été assurée par Séraphine Hakidimana. À la prise des images, c'était Innocent Avibonimana, Alain Désiré Boukeneza. À la réalisation, à l'animation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyangabon, s u i des programmes sur les ondes de, de la radio i s a n g a n i r o À la prochaine.、Mosaïque.